Ma foi en Dieu. Dieu Tout-Puissant ne dort pas et ne devrait pas l'être, les actions de ses serviteurs lui sont montées, et il les comptera pour le jour de la résurrection.